Qui prend quoi Bon, pour le pique-nique de dimanche, qui apporte quoi Moi, je fais un cake salé aux olives et au thon. C'est facile à transporter. Moi, je pense préparer une tarte à la tomate. Et je vais prendre un saucisson chez mon boucher. Vous allez voir, il est excellent. Qui s'occupe du dessert Je peux prendre un melon. Et si j'ai le temps, je ferai une tarte aux fraises. Super. On ne prend pas de couvert, on pourra manger avec les doigts. Cela dit, il faudra penser à prendre un couteau, au moins pour couper tout ça. J'apporterai mon Opinel. Jules m'a dit qu'il apportait des boissons et des gobelets en carton. Parfait.